Zit Nyanga. Merci de rester fidèle à Radio Sanganero, auditrices et auditeurs. Euh, bienvenue à ce journal, édition de la mi-journée de ce 8 octobre 2018, dont voici d'abord le sommaire. La cinquième session du dialogue interburundais d'Arusha, qui était prévue du 19 au 24 octobre, est reportée du 24 au 29 octobre pour des raisons de festivités marquant la commémoration du 25e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie, Melki Adale, à Tuté Mako. Tcha Tembele, le chargé de la communication au bureau de la facilitation. Un accord qui rassure toutes les parties prenantes lors du cinquième round du dialogue interbondé prévu à Arusha, en Tanzanie, avant la fin de ce mois d'octobre et dans les attentes de la coalition à Mizzeria Barundi. Vous entendrez dans ce journal le président du groupe parlementaire de cette coalition. Le marché de Jabe sur le 7 récemment réhabilité à mairie de Bujumbura est le quatrième qui a rouvert ses portes ce lundi. Les commerçants du dit marché par les ordres dans l'attribution des stands et à la dixième journée du championnat national de football, la formation de Vitalo a remporté son deuxième match sur dix matchs déjà livrés et est provisoirement classé première tandis que Messager Bujumbura est en dernière position Audrine Ndekeza assure la mise en onde Vous n'avez pas Isanganilo, Vous ratez l'essentiel Ouvrons ce journal par la page sécurité. Trois personnes tuées, une autre blessée, c'est le bilan d'un fusillade survenu dans la nuit de ce dimanche dans la localité de Chamakombe, en commune Mugina de la province Chibito. Qui est les sources sur place indiquent que les auteurs du crime seraient venus de l'autre côté du Rwanda, de même que le gouverneur de cette province, Joseph Iteriteka. Une voiture de type ProBox transportant les supporters de l'équipe de football Aigle Noirs de Makamba a fait un accident hier soir euh, faisant trois morts et quatre blessés dans, dont un grièvement. L'accident a eu lieu dans la province de Rutana sur la descente Kamuna. La... Défaillance du système et de freinage serait à l'origine de cet accident, indique le commissaire provincial de la police à Rutana. Aigle Noir venait de battre une équipe de Guitegamosongati sur le score de 4 buts à 1. La CVR, la Commission Vérité et Réconciliation se prépare déjà pour le travail et deux terrains concernant L'inhumation des restes des corps humains se trouvant dans les fosses communes. Des agents cartographes de différentes institutions qui vont aider à, identif à identifier la cartographie de ces fosses communes ont été formées. Ce travail va débuter par les provinces de Boubanza, Mouranza et Makamba qui, selon l'expert, ont été identifiés comme ayant beaucoup de Communes. La commune Musigati possédant elle seule plus de 100 fosses communes. Suivez Judius Nyongabo, expert au bureau de centralisation géomatique. On a choisi de commencer par les trois provinces. Euh, premièrement, parce qu'on devrait justement commencer par quelques provinces. Mais aussi, il y a d'autres raisons. Par exemple, la province de Boubanza. C'est une province où on constate que oh, genre actes ignobles ont été plus remarquables. Par exemple, d'après euh, les données qui sont à notre disposition, euh, nous remarquons que la seule commune de Moussigat enregistre à peu près 120 fausses communes. C'est beaucoup pour une commune. Il y a aussi la province de Mouramzia, surtout dans la commune Routegama. Là aussi, on a enregistré beaucoup de ces situations, mais aussi au niveau de, de, de la province de Macaaba. On constate que c'est parmi ces provinces où on observe, si vous voulez, pas mal de ce genre de situation. Mais pour bien préciser, le choix de ces provinces Il est vrai qu'il est dicté par ces observations que je viens de citer, mais aussi on a aussi pensé à la proximité par rapport au lieu de travail là où la plupart de ceux qui vont faire ce travail sont actuellement. Et j'ai dit que ce sont des provinces pilotes et à partir de ces travaux, on va analyser et on pourra conclure et voir quels sont les moyens nécessaires qu'on va envisager pour d'autres provinces qui vont suivre. Politique à présent, je vous le disais en titre, report de la cinquième session du dialogue interbourundé d'Arusha en Tanzanie qui était prévue du 19 au 24 octobre comme annoncé par la facilitation selon le chargé de la communication au bureau de la facilitation Mako Tembele via sa page Twitter précise que cette session va se tenir du 24 au 29 octobre toujours à Arusha. Cette session est repoussée pour des raisons de festivités marquant la commémoration du 25e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie, Melchior Ndadaye. La coalition des indépendants Miséria Burundi attend du cinquième round du dialogue externe prévu à Arusha. Un accord, un accord qui assure euh, toutes les parties prenantes. Pierre-Célestin Dikumana, président du groupe parlementaire de cette coalition, ajoute qu'ils attendent aussi qu'une feuille de route consensuelle pour les élections de 2020 soit mise en place au cours de cette cinquième session du dialogue interburundais. et souhaite que cette session du dialogue externe soit la dernière. On l'écoute Effectivement, au niveau de notre coalition des indépendants miséruels à nous avons bel et bien reçu l'invitation et nous allons répondre présent à ce cinquième round. De façon générale, nous attendons à ce que les politiciens qui iront dialoguer à Arusha puissent revenir avec un accord. Et pas n'importe quel accord, un accord qui rassure tout le monde. Qui rassure en premier lieu ces politiciens qui vont participer à ce round, mais aussi qui rassure tout le peuple burundais. Qu'on amène un accord qui rassure tout le monde par rapport à l'espace politique, par rapport aux droits humains, par rapport même aux relations diplomatiques par rapport à ce qui est entre au Burundi, comme la crise économique aussi, qu'on endure actuellement. Il y a certains points auxquels le gouvernement dit qu'il n'y a pas besoin que ces points fassent encore objet de dialogue, notamment la constitution et l'accord d'Arusha. Au sein de votre coalition, est-ce qu'il y a nécessité de dialoguer encore sur ces points Par rapport à la Constitution, je crois qu'il y a quelques points à soulever, bien sûr, dans le but de stabiliser le pays, dans le but de réconciliation. Euh, si on doit insister sur la question électorale, par exemple, il y a des articles, comme l'article 174, au niveau de la Constitution, qui semblent écarter de la course électorale une certaine catégorie de la population, alors que évidemment, on doit être traité au même pied d'égalité, parce que tous les citoyens bourgondais ont les mêmes droits et libertés politiques. Ça, c'est par exemple quelque chose que je je considère important en ce qui concerne l'organisation des élections de 2020. Vous avez dit que dans l'invitation que vous avez reçue, le facilitateur précise que c'est dans le but de préparer les élections de 2020. Il y a la feuille de route récemment signée à Kayanza entre les politiciens et le gouvernement. Est-ce que vous voyez qu'il y a nécessité de revenir sur cette feuille de route de Kayanza Personnellement, quand on parle de feuille de route de Kayanzan, je comprends quelque chose comme une feuille de route qui a été faite entre amis. Parce que ce n'était que des partis de la mouvance présidentielle. Évidemment, il y avait aussi d'autres partis de l'opposition, mais qui n'ont pas signé à ce feuille de route. Vous comprenez quand même que c'est une feuille de route que je qualifierais d'unilatérale. Mais nous, nous avons besoin d'une feuille de route consensuelle. Donc il faut qu'il y ait des discussions autour de ça et qu'on ait une feuille de route, pas une feuille de route de Kayaza, mais une feuille de route consensuelle euh, qui viendra bien sûr de, ces, de, de ce dernier round. Le député Pierre-Célestin Dikoumana était au micro de Gertrude Mahonayo. Du côté du parti au pouvoir, le CNDDD, le chargé de la communication de ce parti, a fait savoir qu'il est trop tôt pour s'exprimer à ce sujet. Visite sur lundi du ministre de la Communication et des Médias à la radio Isanganiro, Frédéric Nahimana, a précisé que cette visite s'inscrit dans le cadre d'encourager les gens au service. Il appelle certains porte-parole des institutions à donner l'information aux journalistes en temps utile. Suivez-le au micro de Méry Kanyang. Cette descente sur terre s'inscrit dans le cadre du gouvernement pour euh, visiter les gens sur euh, service et pour ne pas se contenter des rapports qu'on a toujours dans les bureaux. Et en plus de cela, c'est pour finalement encourager les gens au service. Nous avons déjà constaté que certains porte-parole des institutions ne donnent pas facilement les informations. Qu'est-ce que vous allez faire en tant que nouveau ministre pour qu'il y ait facilité euh, pour accéder à l'information? Vous savez, l'information est très nécessaire dans la population parce qu'en Adal, j'ai dit qu'un peuple mal informé ne se laisse pas mal agir. Et ce que je veux faire en tant que ministre, premièrement, c'est de sensibiliser ces différents ministères. Et surtout, les porte-parole à donner l'information au temps utile. Deuxième chose, il faut sensibiliser les services techniques de ces ministères pour qu'ils eh, livrent l'information, en fait, qu'on ne livre pas une information qui n'est pas, euh, je dirais, équilibrée ou bien qui n'a pas des éléments nécessaires pour être traité comme une information. Il revient de mon ordre, en tant que ministre de la communication et des médias, d'approcher mes collègues pour donner, je dirais, une certaine injonction pour que l'information soit livrée. Également, il faudra, pour les journalistes, il faudra voir comment. Comment vous n'avez pas accès à la source d'information. Vous aussi, vous devez réviser votre façon de collecter l'information pour que l'individu qui donne l'information soit à l'aise à vous donner l'information. Il est prévu un fonds pour le média. Qu'est-ce qui manque Qu'est-ce que vous allez faire pour que ce fonds soit effectif Normalement, le fonds est déjà prévu. On a déjà entamé des démarches. Et ce qu'il faut dire, il faut l'État est l'un des partenaires. Et les médias, vous devez aussi mobiliser les fonds pour que ce fonds soit effectif. Mais les démarches sont déjà en cours. Le ministre Frédéric Nahimana a également visité la radio-télévision nationale. Captez Issanganilo, écoutez la différence. Je vous le disais en titre, le marché de Jabé sur cette récemment réhabilité à mairie de Bujumbura est le quatrième qui a rouvert ses portes ce lundi. Les commerçants du dit marché parlent du désordre dans l'attribution des les détails avec processus Shingiro. Au moment où nous sommes arrivés au marché d'Ojabé à 9h55, nous avons constaté que les commerçants venaient à compte-gouttes. À titre illustratif, les vendeurs de viande qui étaient déjà là étaient au nombre de 2. Ceux qui vendaient les de ménage étaient au nombre de 3. Les vendeurs d'habits étaient au nombre de 5. Ceux qui vendaient les pagnes étaient au nombre de 2. Les vendeurs de souriers qu'on appelle les détaillants étaient au nombre de 5. Et nous n'avons constaté aucun grossiste des souriers sur place. La signification que certains commerçants donnent à propos de ces commerçants qui viennent à compte-gouttes est que le premier jour est toujours difficile. En ce qui concerne La lacune constatait, certains commerçants disent qu'ils n'ont pas pu exercer leur métier à cause du mauvais ointroi des stands parce qu'il y a ceux qui se sont retrouvés dans des stands occupés par les commerçants dont ils ne partagent pas la même catégorie de produits. Ces commerçants demandent que la mairie intervienne pour que ce problème soit réglé. Merci à Processus Shingiropage éducation à présent, la diminution du volume horaire des cours de français dans l'enseignement. Les enseignants non qualifiés seraient les unes des causes majeures de la baisse du niveau d'expression des apprenants. Le président de la coalition Bafacheviguet, Jean Samandari, demande au ministère ayant l'éducation dans ses attributions de réviser la réforme faite dans l'éducation il y a six ans. Maître Jean Samandari, au micro de Richard Koukaroukir nous constatons qu'il y a quand même un niveau très bas au niveau du français pour les élèves du secondaire, même du primaire. Les causes peuvent être multiples, mais Nous imaginons que, entre autres causes, nous pouvons citer le volume horaire de l'enseignement du français qui a diminué par rapport à l'ancien système. Avec la nouvelle réforme, il y a eu quand même diminution du volume horaire du français. La deuxième cause peut être liée peut-être à la qualité des enseignants. Il peut arriver que l'enseignant ne soit pas à mesure de bien dispenser le cours de français. Une autre cause peut être liée au niveau des élèves eux-mêmes, puisque par rapport à l'ancien système, nous constatons quand même que le niveau des élèves a diminué à tel enseigne qu'il est devenu difficile pour nos élèves de bien parler eh, cette langue française alors que le français est la base pour l'enseignement. Nous pouvons aussi nous imaginer que l'enseignement de plusieurs langues, notamment le français, l'anglais, le kirundi, le swahili, peut être aussi une des causes du français qui diminue au niveau de l'enseignement. Il faut d'abord qu'il y ait évaluation de la réforme des du système éducatif burundais, puisque cette réforme qui date d'à peu près six ans, nous devons nous asseoir et plus particulièrement le ministère et l'enseignement, l'éducation dans ses attributions, avec ses différents partenaires, pour évaluer cette réforme. Et c'est à partir de cette évaluation qu'on peut constater soit les points positifs et les points négatifs. Au niveau de la coalition, nous avons aussi déjà contacté quelqu'un qui a fait une étude sur l'enseignement du français à l'école secondaire et il a constaté qu'il y a quand même certaines fautes d'orthographe. Il a même produit un livre et nous sommes en train de chercher des moyens pour renforcer la capacité et des enseignants du français et des élèves qui apprennent cette langue française. Cet outil contribuera très fort à l'amélioration de la langue française, à l'enseignement secondaire surtout. Maître Jean Samandari, président de la coalition FACHEVIGUE. Avant de boucler la boucle de ce journal, parlons sport. La formation de Vitalo FC a remporté le second match lors de la, deuxième jour, de la dixième plutôt, journée du championnat national de football, baptisé Primos League, après avoir battu l'équipe Moussongati FC de Gitega. La formation aigle de Makamba vient toujours en tête du classement provisoire avec 28 points, tandis que l'équipe de Messager Bujumbura est dernière et 16e avec 6 points. Et au basketball, ce dimanche, la formation Urunani a été sacré du tournoi du play-off édition 2018 après avoir rééliminé Kernet les détails de l'actualité sportive avec Jean-Marie Vianney Nguyen Le championnat national de football en première division était à la dixième journée ce week-end. Samedi, au stade de Presse-Ruikouagasore, à 13h30, la formation de Rukinzo a battu Messager Bujumbura 1 0 À 16h, Bouja City a battu Mamuro FC 1 0 Au centre du pays, au stade Ingoma du de la province de Gitega, la formation Frambo de l'Est a égalisé avec Kanza United un score vierge 2-0 partout. Au même stade, à 16h, Frambo du centre, 7 h incliné des bis 1 face à Ngozi City. Au stade Urkundo d'Ngozi, le match qui a opposé Messager Ngozi et Olympique Star s'est sorti sur le score Vierge 2-0 partout. Ce dimanche, trois matchs étaient au rendez-vous. Au stade de Plesseroui Gwagasore, à 13h30, la formation Leriel a bâti Athletique Olympique NBA 0. Le match qui était attendu par beaucoup de supporters de c'est celui qui a opposé Vitaro FC et Ridiardique et Brondisport for Africa, qui s'est sorti deze victoire de Vitalo d'un bij A0. Gilbert Kanyenhoré alias Yaoundé, l'entraîneur de Vitalo, préciseert dat deze victoire er een deel van de continuatie de remporter de andere matchen. On a eu quand même trois points, c'est différent de zéro ou d'un point. On en avait tellement besoin qu'on en a eu heureusement. Je pense que c'est le début de la continuation, j'espère qu'on va continuer comme ça. Ça donne vraiment un grand moral aux joueurs pour le match prochain. L'autre rencontre qui a été beaucoup attendue est celui qui a été disputé au stade Ingoma Dogitega où la formation aigre-noir a corrigé Moussongati FC si le score flève de 4 bis en 1. À la dixième journée du championnat, la formation aigle Domakamba de Macamba vient en tête du classement provisoire avec 28 points. La deuxième place est occupée par Moussongati FC avec 22 points. La troisième place revient à Ngozi City avec 18 points. Messager Bujumbura est dernier avec 6 points. L'autre actualité sportive qui a marqué le week-end d'Ekoure, c'est la finale du tournoi playoff en basketball où la formation Urunani a remporté la victoire après avoir éliminé Kerne sur le score de 68 points à 50 points. Merci Jean-Marie Dianenguin d'Akumana. C'est la fin de ce journal, mais à cela qui vient de nous capter en cours de route, voici le rappel des titres. La cinquième session du dialogue interbondé d'Arusha qui était prévue du 19 au 24 octobre est reportée au 24, du 24 plutôt au 29 octobre pour des raisons de festivité marquant la commémoration du 25e anniversaire de l'assassinat du héros de la démocratie. Mekion Dadaï a tweeté Makocha Tembele, le chargé de la communication au bureau de la facilitation. Un accord qui rassure toutes les parties prenantes lors du cinquième round du dialogue interbondé Prévu à Arusha en Tanzanie avant la fin de ce mois d'octobre et dans les attentes de la coalition Zero yabarundi Le marché de Jabé sur les 7 récemment réhabilités à Mérido bujumbura est le quatrième qui a rouvert ses portes ce lundi. Les commerçants du dit marché parlaient du désordre dans l'attribution des stands. Au sport, à la dixième journée du championnat national de football, la formation de Vitaro a remporté son deuxième match sur 10 matchs. Déjà, déjà livré Aigle Noir. Doma Kamba est provisoirement classée première tandis que Messager Mujumbura est en dernière position. Merci à vous tous d'avoir suivi ce journal et merci à Audrey nendaï pour sa parfaite collaboration technique. à la présentation vous étiez avec Evariste Nziko Banyanga un bon après-midi à toutes et à tous.